Même, le destin sans des cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes Le verre se lève le voile, sont sur les rouges qu'il dévoile Tant pis, on est pas nés, sous la même étoile Pourquoi fortune et infortune Pourquoi suis-je les poches vides Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes Pourquoi j'ai vu mon père en cycle, de parc, travailler Juste avant le ciel en trois pièces, drives, BMW, la monnaie C'est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres Sinon pourquoi suis-je là, tout seul, marié, sans doute Pourquoi pour lui j'ai crèche une vacances Pour moi je stade de fous, sans cache, sans filer, sans même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 Les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur haine Ton as plus que le mien sous la grande étoile Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile La vie belle, le destin s'en écarte Personne ne joue avec les mêmes cartes Le personnel de doile, multiples sont les routes qui l'dévoilent T'envies, on est pas né sous la même étoile je vais te dire que c'est de la le les ne joue avec les mêmes cartes, Le perds lève le poids, je pique sur les routes qui le poids, on est pas naïf, la un franc c'est trop décevant, simplement enculé dans court coups. Pas à faire la pelle, mécanique plate te avec tes pots de yaourt, c'est pas grave. Je n'en veux à personne, si mon heure sonne, je m'en irai comme eux, je suis venu. Adolescent et en chiant, un tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Des moi de petits papas, tu dans la rue, c'est une enfance, de la pourriture, ouais. Je ne drague pas, mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pas de peur devant mon père, ma soeur, porte le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croissent poil, c'est rien. Moi suis plus un peu de jeu du feu, on serait comme eux Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans bois Mais je t'aime à mes parents seuls dans mon lit d'espoir Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long Écrire des poèmes, c'est violent dans un violon Tu te pousses sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques C'est pas la couleur, c'est le compte en banque J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche Je serais pas comme ça, si j'avais vu la vie riche Paneczko, mówi czeski zróżby składu targówek Sprawdźcie płytkę mojego ziomka kaza i między blokami Elo